アクローと同じように、コンスのコンプレックスのコンプレックスのコンプレックスのコンプレックスのンプレックスのコンプクスのコンプレックスのコックスのコンプレックスンプレックスンプレクスンスプレスのコンプレックスンプレッコンレックスのコンプレックスのコンプレックスのックスのコンプレックスのコンプレックスレックスのコンプレンレッスのンプレックスのコンプレックスのコンプレッンレッスのコンプレッスのコンプレックンスのコンプレックスのックスのコン Et、on s'en fout. Et parce que vous êtes de loyaux sujets de réanimation, je vous offre ce soir la même chose que d'habitude, connard. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque ce motherfucker de docteur se demande bien pourquoi, qu'après tous ces mauvais traitements et non-respect infligés envers vous, que vous soyez toujours fidèle au poste. Priez pour ne pas y survivre en foire c a u s e fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. c a u s e Pandragon said so. Go. ペッカソバーペッカソバーペッカソバーペバーペッバーペッカソバーペッカソバーペッカソバーペッカソバーペッカソバーペッカソバ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 Si tu veux vivre u n e b e l l e e x p é r i e n c e connaître de nouveaux groupes, partager des passions, eh bien tu peux le faire. Écris un courriel à progcifou à c o m m e r c i a l u c t r c a Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à progcifou à c o m m e r c i a l u c t r c a ou visitecifou.ca. s i f u a s Pour connaître les palmarès complets de Sifou. Des émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller. c e s t f o u c a Pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux. c e s t f o u c a Tout juste refait à neuf. Viens nous visiter.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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de l a n i m a t i o n en ce 17 a o û t d e l à de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous jusqu'à 23 heures. Dans mon infinie bonté et générosité, je n'ai pu m'empêcher de vous passer le 2 for Tuesday, c'est-à-dire deux pièces côte à côte de c a n n i b a l Corpse t i r é e de l'album Kill, qui, vous le savez, selon moi, est l'un des meilleurs. On a entendu juste avant la pause publicitaire la pièce Make Them Suffer, qui était、euh, ma demande spéciale envers moi-même. Et juste auparavant, une demande spéciale pour John Supper. Toujours du Cannibal Corpse, c'est la pièce The Time to Kill Is Now, qui est la pièce d'ouverture de cet album Kill, qui est parue n 2006 sur Metal Blade, juste auparavant.、Ah, J'ai eu énormément de plaisir avec ce bloc-là, je dois dire, ça n'était pratiquement indécent. La formation d e c i d e et la pièce t h e Stanch of Redemption. Que l'on retrouve sur l'album du même titre, qui est paru en 2006 sur E-Rake, étant une demande spéciale aussi pour、euh, John Supper. Suffocation, la pièce Breeding the Spawn, qui est toujours une pièce éponyme du même album de 1993, qui était une demande spéciale pour、euh, Yohan Clément. Et、euh, Anal Natrach. Final Absolution, tiré de l'album L Hell is empty and all the devils are here, qui est paru en 2007 sur Feto. Anal n Natrak étant une partie de, du charme, de, bon, en fait, je dirais, une partie d'incantation du charme suprême qui était entre autres pratiqué par Merlin,、euh, je dis a u côtés d'Arthur. Nous avions Graves of Valor, l'excellente pièce Pestilence que l'on retrouve sur Salarian Gate qui est parue en 2009 sur Relapse et on en verra avec Rotting Christ et la pièce Athanati Este que l'on retrouve sur l'album Sanctus Diabolos qui lui est parue en 2004 sur Century Media. Ceci étant dit, mardi prochain, c'est la sortie du nouvel album de Cataclysm, Evans Venom et.、Euh J'ai eu le. le, le dirais, non pas le, le bonheur, mais plutôt. Oui, c'est une forme de bonheur, je dois le dire.、Euh, je cherche mes mots parce que je suis trop e s t a m a q u é par ce dernier bloc, tout à fait délectable.、Euh, J'ai eu une faveur, finalement, d'écouter、euh, le dernier cataclysme, mais je dois vous dire que c'est très bon. C'est très, très bon. Et je me suggère,、euh, je me propose même de vous en faire une présentation、euh, le plus exhaustif possible le mardi prochain, c'est-à-dire、euh, effectivement le 24 août. Donc, Evans Venom, avec vous amateurs de, de très bons death metal et québécois. Cataclysm, nouvel album qui paraît mardi prochain. Ceci étant dit,、euh, avant de continuer, parce que j'ai un beau petit spécial pour vous ce soir encore une fois. Juste vous rappeler les spectacles qui sont régionaux.、Euh, lundi prochain, c'est-à-dire le 23,、euh, à l'appart, situé au centre-ville sur la rue Saint-Antoine d e Trois-Rivières, Grind Your Mind présente a b o r t o d une formation de Belgique, Augury, System Divine USA, Hands of Death, Vengeful et au autres groupes invités. C'est、euh, à l'appart, comme je l'ai dit, c'est à 19h. C'est pour tous. Ben, Malheureusement, je ne peux pas vous dire l e prix. Je n'en ai aucune idée.、Euh, Rockaffee t Stage, samedi 28 août, t e Mechanics. Il se veut un hommage à Megadeth. Ça, c'est sûr, je n'irai pas voir ça. En、euh, compagnie de Mistress, Smelly Pedros. Hein, Smelly Pedros. b、euh, Et n c e Phosphorus, Rockaffee t Stage, refusé, Trois-Rivières, samedi 20 août. C'est à 19h30, à coût de 8 Et c'est pour tous. t r o i s v i e s Metal présente jeudi 16 septembre au Rock Café LaStage,、euh, Benefit Massacre et groupe invité.、Euh, les détails sont à venir, ce sera pour tous. t r o i s v i e s Metal présente toujours le 1er octobre au Rock Café LaStage, Cryptic Halling, And Is Near, Discord, formation de Moncton, New Brunswick et ARS. Les détails sont à venir toujours pour le vendredi 1er octobre pour Cryptic、uh, Halling. C'est pour tous. t r o i s v i e s Metal Fest cette année. qui célébrera ses dix ans, donc dixième édition,、Il、nous présentera la bâtisse industrielle et cette année, c'est le 15 octobre et samedi 16 octobre. Euh, en fait,、euh, en ce qui concerne le vendredi, vous pourrez voir les formations Unfallen,、uh, Strig Empire, Divinity, une formation de Calgary, Blind Witness, Misery Index, que vous connaissez tous, Made in the USA. Mon nom de Serge, Anonymous, et d e s p i e s Icon, étant qu'au samedi 16 octobre, Superior Enlightenment, Sinistro s'en a passé quelques fois ici, c'est assez bien. t o w r Fiction, que vous connaissez aussi, Revocation, formation Made in the USA, Blackguard, n e u r e x i s que vous connaissez, Marty, que vous connaissez tous, évidemment. t e Vous avez entendu il y a quelques minutes, Carnival Corpse. Tout ça pour tous au prix de billets individuels pour le vendredi et le samedi au coût de 35 Et tant qu'au forfait deux soirs, il est au coût de 60 Et、euh, écoutez, ce n'est pas ironique de vous dire que vous devriez tout de même. c o m m e n c e r à envisager de penser que peut-être vous devriez acheter vos passes si vous voulez y aller à, avec un rabais pour les deux soirs, parce que si on se fie aux, aux, aux neuf dernières années, les passes disparaissaient assez rapidement.、Euh, vous pouvez le faire. Je vous invite à vous rendre sur t r o u v a v i a m e t a l c o m pour avoir les informations et pouvoir évidemment vous procurer des billets. Donc, euh, vos amateurs,、euh, Tromvier Metal, 10e anniversaire, Bandit industriel, 15 octobre et évent, samedi 16 octobre.、Euh, les portes ouvriront à 17h, les débuts du spectacle seront à 18h30. Et c'est pour tous, bien entendu. Ceci étant dit,、euh, je vais vous parler d'un truc qui sera peut-être intéressant pour vous. Ou en fait, une première partie de chronique de cinéma,、euh, qui seront écourtées parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus dans le, dans le sens où ce que je ne lisais pas. Ils ne sont même pas encore sortis.、Euh, je me suis justement étrangement, sans savoir,、euh, tapé le dernier volet de cette euh, production z a m b i e s q u e si l'on veut,、euh, Resident Evil Apocalypse. J'ai écouté、euh, ce film le week-end dernier. Et,、euh, en fait, en ce qui me concerne, bonheur, puisqu'il y aura un quatrième, en fait, je dis un cinquième volet, parce qu'il y avait eu Extinction, mais c'est u n animation 3D. Moi, je ne tripe pas beaucoup là-dessus, donc je ne me suis même pas permis d é c o u t e r Mais, euh, euh, en, au niveau de film, proprement dit, un quatrième volet qui porte le nom de Afterlife et qui mettra toujours en scène Mila Jovovic, h qui ne peut être remplacée dans ce genre de film. i l fait, fait bien le travail. Euh, C'est un film qui,、euh, en fait, je n'ai pas beaucoup d'attentes parce que ça risque d'être redondant, évidemment, mais ça risque d'être distrayant aussi.、Euh, en fait, il y a la version 3D aussi. Alors, je veux juste vous dire une chose en parlant de 3D. J'ai fait l'expérience tout récemment、euh, de, chez un, un copain qui, qui travaille dans le domaine et qui est un revendeur. La fameuse télévision 3D, non pas avec un film 3D parce qu'ils ne sont pas encore vraiment disponibles,、euh, mais avec des démos 3D, avec les fameuses lunettes. Je suis un peu sceptique de cette technologie-là. Je me disais que ça devait être un peu bonbon, ça o u r r i t ê t très différent, sachant que ça pourrait être très différent du fameux 3D au, euh, euh, boîte de céréales qu'on a présentement. Euh, mais c'est assez extraordinaire. Je dois vous le dire, c'est vraiment extraordinaire. Si, si, la qualité des films va à la qualité des,、euh, des démos qui sont disponibles en, en Blu-ray présentement. Ou du démo, là. On s'entend que c'est pas vraiment un film, C'est, plus des séquences d'images, de paysages, de landscape, de canyons et compagnie. C'est assez hallucinant. Je vous le dis, c'est vraiment hallucinant. L'effet est assez,、euh, je dirais par, par, moment, assez étourdissant. Donc, euh, Est-ce que cette technologie-là va faire office de, de, de, de, je dirais, de nouvelles télédiffusions en tant que telles? J'en ai aucune idée, parce qu'il reste d'avoir, écoutez, la HD, il y a quand même,、euh, on regarde ça, c'est encore pas tous les canaux qui diffusent en HD, et ça fait quand même un certain nombre d'années. Donc, il devrait y avoir,、euh, un certain bout de temps avant que tous les canaux, les chaînes, qu'elles soient spécialisées ou non, nationales, Décident de se rééquiper en caméra 3D pour reproduire leurs émissions en 3D, ça risque d'être très long et ça risque très peu fortement d'arriver. Mais bon, il y aura toujours le cinéma pour pouvoir、euh, nous récompenser. Est-ce que je vais adhérer à cette technologie-là Je ne sais pas. Je suis certain que d'ici 12 à 18 mois, une autre technologie va être supposément encore meilleure ou、euh, version améliorée comme les couches Pampers.、Là. Donc,、euh, c'est à voir. Bref, je vais vous p a r l a i s d'un autre film qui est à sortir、euh, un peu plus tard dans l'émission.、Euh, et par contre, j'aimerais aussi vous、euh, inciter à regarder、euh, vite fait, là, parce que le spécial que je vous ai préparé ce soir, et comme je l'avais dit la semaine dernière,、euh, porte sur la formation Exodus,、euh, qui seront d'ailleurs mercredi prochain、euh, aux f o f o n e s é l e、euh, c t r i q u e s Allez consulter le site de BCI. Donc, Exodus sera en compagnie de Holy Grail. Euh, formation qui porte le nom de b o n d e d by Blood. C'est tout à propos.、Euh, donc, c'est mercredi prochain au Fofon électrique. 20 et 25 taxes incluses pour y assister via une mission. Et, justement, ça donne bien parce que Exodus, c'est une formation qui existe depuis 1980,、euh, qui n'a jamais vraiment cessé d'être active. Avec énormément de changements au niveau des alignements des musiciens.、Euh, bien entendu, on peut faire abstraction possiblement de Tom Hunting et de Gary Holt.、Euh, bah, Tom Hunting a eu quelques petits,、euh, départs à l'occasion, mais Gary Holt a toujours été présent. Et c'est une formation qui est vraiment revenue sur la map du trash metal.、Euh, je vous dirais depuis les quatre, cinq dernières années, plus Précisément, peut-être depuis les trois dernières années,、euh, surtout avec euh, les, euh, les albums c h e v a l i e r Care Machine, The Atrocity Exhibition, Exhibit A, bien entendu, et la reprise de b a n d of by Blood, effectivement, le Derby Blood, avec le chanteur Rob Dukes.、Euh, C'est se sont remis très actuels, très forts, et, en fait, ils d a m e n t le pion souvent,、euh, des bills, des, des, autres formations pour lesquelles ils ouvrent, des fois, euh, sont très, très puissants live, euh, hunting et o l d sont excessivement en forme,、euh, c'est des gens qui sont quand même, je dirais, dans la quarantaine avancée, et,、euh, sont capables facilement d'en montrer être beaucoup plus jeunes. Et je trouvais intéressant de vous présenter une dizaine de pièces ce soir qui sont extraites d'à peu près tous les albums,、euh, mis à part l'album Force of Habit, parce que malheureusement je ne l'ai pas, un album de 92, mais pour le reste je les ai tous, mis à part les lives, j u i pas très fort sur les albums live. Donc,、euh, je vais vous présenter dix pièces qui sont extraites、euh, respectivement de b o n d e d by Blood, Pleasure, f r o m the Flash, Fall Below's Disaster, Tempo of the Damn, Chevalier the Kill Machine, The Atrocity Exhibition, Exhibit A, Bien sûr, la reprise de l a d There Be Blood et du dernier album, Exhibit B de Human Condition, qui est paru、euh, il y a quelques.、Oh, ça se calcule peut-être en moins de nuit, là,、euh, sur Nuclear Blast. Bon album, mais un petit peu décevant, je dois dire. Il y a de très forts moments sur l'album, mais peut-être pas aussi bon que le premier, le premier volume, Exhibit A, mais quand même. Il reste que cette formation-là、euh, doit en partie. Euh, je dirais sa, sa, réputation dès le départ à son regretté chanteur Paul Baloff,、euh, qui est décédé en 2002, e、euh, n février 2002, parce qu'il était très sauté, parce qu'il avait un vocal très particulier, il était très coloré, il était très intense. De, de son vrai nom, Pavel Nikolai Baloff,、euh, mais évidemment, vous comprendrez que Paul Baloff, c'était beaucoup plus,、euh, ça passait beaucoup plus facilement, là, que Paul, Pavel Nikolai. Mais,、euh, Paul Baloff y était beaucoup pour créer la réputation d'emblée de, e x o d u s Et aujourd'hui, je crois que Rob Dooks y est énormément aussi par son charisme, par sa voix qui est puissante et qui est tout aussi bonne live.、Euh, c'est un vrai showman, c'est un vrai metalhead. Et,、euh, écoutez, bon, je vais arrêter d'en parler, de faire leurs éloges. Et on va aller écouter immédiatement la pièce de Parana que nous r e t r o u v e s u r Bundled by Blood. System. Inherently unjust and inhumane, is the ultimate expression of injustice and inhumanity in the society at large. Those of us on the outside do not like to think of wardens and guards as our surrogates. Yet they are. And they are intimately locked in a deadly embrace with their human captives behind the prison walls. By extension, so are we. A terrible double meaning is thus imparted to the original question of human ethics. Am I my brother's keeper? <laughs> Année consécutive à Trois-Rivières. C'est le rendez-vous des amateurs de la culture urbaine au Québec. Skateboard, breakdance, p a r c o u r sport s de rue, graffiti et plusieurs autres seront au rendez-vous. Du 20 au 22 août au parc portuaire de Trois-Rivières, ça va être énorme. Plus d'une vingtaine d'artistes sont de la partie, dont h Ed a Count, Naïd, Karim Ouellette, Ala Claire, Dramatique, c o r i a s e JMC Project, Manu Misari et Mister Valère. Soit à l'affût du 20 au 22 août prochain au parc portuaire de Trois-Rivières.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 Pas terminé, mais le spécial Exodus se tire à sa fin dans quelques pièces. On vient d'entendre As It Was, As, as It s h o u l d B, e que l'on retrouve sur l'album The Atrocity Exhibition, Exhibit A, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Juste auparavant, la très bonne pièce d'ouverture de Shovel a i Kill Machine, la pièce étant RAISE, paru e sur cet album en 2005 sur l'étiquette Nuclear Blast. L'excellente pièce d Forward March, que l'on retrouve sur Tempo of the Dam, qui est parue n 2004. Son Nuclear Blast également, à époque de Séussouza.、Euh, the Last Act of, of Defiance, pièce d'ouverture de l'album Fablo's u u Disaster, qui est parue n 1989. Chemical Pleasure from the Flesh, cet album est paru en 1987. Et, c e s t le deuxième album, nous avons ouvert avec Piranha. Tiré de l'album légendaire aujourd'hui, b o n d e d by Blood, qui est perdu en 1985 sur t a r e d Record.、Euh, en fait,、euh, évidemment, Exodus、euh, ont aussi des albums qui sont live, tels、euh, Good Friendly Violent Fun, qui est perdu en 1991, Another l e s s o n in Violence, qui est perdu en 1997, Live at the DNA. Qui e paru en 2005, mais en fait, un on parle de live de 2004 originellement.、Euh, mais bon, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas un, fan un fanatique d'albums live. Donc, je pense que c'était beaucoup plus représentatif d'y aller avec les pièces studio. Il reste deux pièces assez spéciales qui sont respectivement dans l'ordre d'une pièce que je dédie évidemment à tous les amateurs de Exodus, bien entendu, mais、euh, tout spécialement au Rock Master. La pièce étant、uh, Lesson i n Violence, que l'on retrouve sur la reprise de Bottled by Blood, qui portait le titre de l e a t h e r Be Blood, qui est p é r e n e n 2008, qui est un très bon album de reprises. n en fait, oui, ce sont des reprises, mais d'eux-mêmes.、Euh, à la sauce、euh, 2000, bien entendu, avec、euh, Rob Deuce au vocal, qui fait un job extraordinaire. Donc, Lessons in Violence, qu'on va entendre dans quelques instants. Et on va conclure ce spécial Exodus avec une pièce qui est tirée du dernier album,、euh, album pardon, Exhibit B de Human Condition, qui est paru、euh, il y a, ça se compte encore en semaine, j'imagine, en 2010 sur Nuclear Blast. La pièce est à Burn Hollywood Burn, sans plus attendre. l i s t e n in Violence.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 Vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager de s passions, eh bien tu peux le faire. Écris un courriel à p r o g c f o commercialuctr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o g c f o commercialuctr.ca ou visitecifou.ca. Pour connaître les palmarès complets de s i f u les émissions spéciales à venir,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 80, <muché> extraordinaire, extraordinaire, Exodus. On comprend pourquoi, aujourd'hui, cette formation a réussi à durer pendant toutes ces décennies. C'est parce qu'il s'agit de qualité. Voilà tout.、Euh, juste avant la pause publicitaire, on a eu le plaisir d'écouter une des très bonnes pièces. Je ne dirais pas la seule, ce serait mentir, mais c'est une, sûrement, à mon humble avis, des meilleures de l'album Exhibit B, h u m a n Condition. La pièce étant Burn Hollywood Burn. Hum, <coughs> Pardon. Que l'on retrouve bien sûr sur l'étiquette Nuclear Blast.、Euh, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le meilleur album d'Exodus,、euh, c'est certain, mais ce n'est évidemment pas aussi le pire. Il y a des moments qui sont très forts, telle cette pièce.、Euh, c'est un album, par contre, qui est、euh, un petit peu inégal. J'aurais peut-être préféré que l'album soit plus s、euh, je d i i r a uniforme, peut-être moins. moins fort que cette pièce, Burn Hollywood Burn, mais par contre,、euh, de façon égale, intéressante. Ce qui est pas vraiment le cas. Mais,、euh, bon, il reste que c'est de la qualité quand même. Et nous avions, encore une fois, Exodus auparavant avec la pièce Alison in Violence, qui est une reprise, d'eux-mêmes par eux-mêmes, apparue sur l'album Let There Be Blood, qui est paru en 2008 sur Zance Record. J'espère que ça vous a fait faire un petit survol pour ceux d'entre vous qui étaient moins familiers ou du moins qui ne connaissaient moins,、euh, la discographie d'Exodus. De, J'espère que ça vous a donné le goût d'approfondir et de connaître encore plus cette formation、euh, légendaire du trash metal qui oeuvre encore de façon, de façon prodigieuse pour ne pas dire exceptionnelle sur la scène métallique. Ça nous mène maintenant à 22h37. Il nous reste, euh, à peine 23 minutes, pour passer le bloc, <coughs> qui dure, en fait, 23 minutes 29 secondes. Je doute fort qu'on ait le temps de tout le passer, mais bref, euh, o début tout de suite avec une formation que John Supper aime beaucoup. En fait, la version Rick Forrest de Vi Vive o d avec la pièce Project X qui est tirée de l'album m e g a t r o n de 1995. Tout de suite après, on va écouter Oblivion et la pièce Love, Die, Resurrect qui est apparue s u r le dernier album de cette formation montréalaise Carnivore Motormouth. Paru en 1999, Free Factory Body Hammer, que l'on retrouve sur le très bon album de 1995 de Manufacture.、Euh, par la suite, ben, on verra le temps qui nous reste et je vous reviendrai avec une dernière petite intervention. Bande de c o m p t e Oblivion, non, pardon, Fear Factory, la pièce Body Hammer que l'on retrouve sur The Manufacture, parue en 1995 sur Roadrunner. Oblivion, juste auparavant, la pièce Love, Die, Resurrect, tirée du dernier album paru de cette formation montréalaise, Carnival Mortem m r u t h qui est parue en 1999 sur、euh, l'étiquette hypnotique. Et nous avions ouvert avec Voivod, la pièce étant Project X. Et là, on retrouve sur Negatron, qui lui est paru en 1995, sur h y p n o t i c également. Il est 22h52. L'émission est pratiquement terminée.、Euh, juste vous r a p p e l e r que le, le, le Trois-Rivières Metal Fest 10e édition, d i 0 ans, se tiendra à la Bâtisse industrielle, ici à Trois-Rivières, les 15 et 16 octobre prochains. Et que vous pouvez vous rendre sur le site de t r o i s r i v i è r e s m é t a l c o m pour voir tout à voir et voir les détails,、euh, les formations qui s'y présenteront,、euh, comment acheter vos billets ou vos passes pour les deux soirs. Et que mercredi prochain, le 25,、euh, au f a u n électrique,、eh、bien, vous avez aimé le spécial Exodus, et、eh、bien, il n'est qu'à vous d'aller les voir live. Excellent spectacle live d'Exodus, ce soit du temps passant. a l r on fait une électrique le 25 de 19h avec Holy Grail et b o n d e d by Blood au coût de 20$ et 25$ plus taxes. Non, taxes incluses, pardon.、Euh, et c'est disponible via admission. On se quitte avec une dernière, plaie, une dernière pièce de Meshuga. La pièce étant Concatenation. Que l'on retrouve. Enfin, en fait, c'est la version remix de Meshuga et non pas d'un autre artiste. C'est du.、Euh, C'est du dumb beat qu'ils ont fait、euh, à partir、euh, des enregistrements. Ça se retrouve sur l'album Rare Tracks, qui est page en 2001, qui comporte certains éléments intéressants pour les amateurs de m e s h u g a dont cette pièce. s a s e m a u n e prochaine, je ne vous propose pas aucun spécial. En fait, pas jusqu'à présent. Je n'ai rien de prévu de particulier sur votre émission qui va être, si on peut dire ainsi, conventionnelle. Et en attendant, je v a i vous faire foutre, bien sûr. c o u s i n so?